Unité 2, bilan, exercice 6. Écoutez et complétez les phrases. Bonjour Cédric, tu vas bien Ça va et toi Ça va. Nous déjeunons quand tous les deux Euh, lundi Non, pas lundi. Je rentre de week-end mardi. Ah, et moi, mardi et mercredi, je vais à Marseille. Alors jeudi, c'est bon pour toi C'est bon. Nous allons au restaurant du parc D'accord.